Revue de la presse. Bonjour bonsoir selon l'endroit où vous vous situez. Dans son éditorial, Iwachu parle de des Il rappelle deux événements vitaux pour l'avenir du pays qui ont marqué cette semaine. L'hebdomadaire rappelle l'ordonnance du ministre de l'Intérieur qui institue la collecte de la contribution de la population aux élections de 2020. C'était le 11 décembre. Le lendemain, poursuit notre confrère, le chef de l'État a procédé au lancement officiel d'une campagne pour le référendum constitutionnel. Deux activités diversement appréciées, provoquant aussi moult polémiques, renchérit notre confrère. Pour les contributions aux élections, Iwachu se demande combien coûteront ces élections, quels sont les critères objectifs pour fixer ces contributions, comment garantir la transparence dans la gestion de ces fonds, pourquoi les concernés n'ont pas été consultés. Certains y voient un impôt déguisé, un impôt par tête. Selon toujours Iwachu, parlant du référendum de la Constitution, l'opposition estime que le moment n'est pas opportun de réviser la Constitution sans avoir vidé préalablement le contentieux politique autour des élections dites controversées de 2015. C'est Enforcing qui ne dit pas son nom, dit cette opposition, à Iwachu de se demander référendum ou formalité Avec ces deux événements, l'hebdomadaire pense que si c'était le fruit d'un dialogue, d'un compromis, ces initiatives étaient louables. Le journal La Voix de l'enseignant est également revenu sur les contributions aux élections de 2020. Pour notre confrère, la contribution aux élections de 2020 se veut volontaire, sauf pour les citoyens fonctionnaires ou encore les salariés. Ceux-là verront leur salaire amputé d'une somme décidée par les deux ministres en charge des finances et de l'intérieur à partir du mois de janvier 2018. Les fonctionnaires enseignants, poursuit notre confrère, ne refusent pas de contribuer mais demandent que les engagements pris pour des crédits soient pris en considération. Ils le disent ainsi, puisque par expérience, les syndicats des enseignants ont collecté plus de 300 millions en deux mois à raison de 2 000 francs par enseignant, poursuit le journal et la voix de l'enseignant. Et au journal en ligne Net-Presse, citant l'Observatoire de lutte contre les malversations économiques au LICOM, de parler de pratiques illégales dont la fixation des sommes a contribué pour ces élections. Revue de la presse. Désormais, la BRB réglemente les services financiers numériques, écrit le journal Burundi Echo. L'hebdomadaire revient sur l'atelier organisé par la Banque centrale à l'endroit des opérateurs économiques, les banques commerciales, les microfinances, la Régie nationale des postes ainsi que les compagnies de télécommunications. Une occasion de discuter de la mise en application des règlements édictés par la Banque centrale au mois de juillet et la nouvelle loi bancaire du 22 août 2017 pour mettre de l'ordre dans ce secteur a indiqué Prosper Nguendangagna, directeur de la supervision de la stabilité monétaire de l'incorporation inclusion financière à la BRB. Selon toujours Burundi Eco, un contrôle conjoint de la BRB et de l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications sera assuré. À cet effet, les compagnies de télécommunications doivent d'ores et déjà élaborer un plan d'affaires qui renseigne notamment sur les modalités de cession des actifs à la filiale, qui s'occupe des services financiers numériques, la création des entités indépendantes et autonomes, les actions déjà réalisées en termes d'identification des actionnaires, des administrateurs et des dirigeants, Jean Martel, M. Nyebeou chef du service microfinance à la BRB et à M. Nyebeou d'ajouter que les compagnies de télécommunications sont obligées de créer des filiales et que ces dernières doivent être des entités dotées d'une personnalité juridique et d'une autonomie de gestion. L'agence burundaise de presse ABP écrit sur l'importance de l'anglais dans la communication internationale. L'agence parle d'une conférence organisée ce 13 décembre à Bujumbura par l'Institut Summit International sur la place de l'anglais dans l'intégration de la communauté est-africaine. Selon toujours ABP, lors de cette conférence, le directeur du tourisme, Leonidas Serabonimana, a déclaré que même si le Burundi offre des opportunités touristiques de rêve, il accuse un déficit communicationnel dû essentiellement à une faible maîtrise de la langue anglaise. Il a fait remarquer que la langue anglaise est parlée par 1,5 milliard de personnes et se classe au troisième rang des langues les plus parler au monde. Le directeur du tourisme a également indiqué que la langue à elle ne suffit pas pour améliorer la qualité de service dans le secteur du tourisme. Il faut que le personnel soit composé de professionnels qui maîtrisent les techniques d'accueil pour offrir des services de qualité aux visiteurs. Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de presse qui vous a été présentée par Mireille Kanyange. Je vous souhaite de bons moments en On compagnie de la, de la radio Isanganiro. À la prochaine.